L'évangile de Jean, pour ceux qui viennent de se synchroniser. l'évangile On dit l'évangile de Jean, intéressant, enfin, c'est l'évangile du disciple que Jésus aimait, d'accord? Intéressant parce que... Je les quatre euh, les quatre évangiles, plus certains passages de l'Ancien Testament, plus un peu certaines épites euh, la dernière semaine, juste pour vraiment comprendre, on, on est en train de parler de Jean-Baptiste, euh, vraiment comprendre euh, le texte. Puis, euh, c'est intéressant dans l'évangile de Jean, c'est que le, le nom de Jean n'est jamais mentionné. fait que, de Jean, Jean lui-même, là. Quand il va nous parler de Jean, dans l'évangile de Jean, il parle de Jean le Baptiste. Dans les autres, Jean le Baptiste est toujours identifié séparément de Jean. Dans les trois autres évangiles, il faut faire la distinction. Dans Luc, il parle de Jean, de Luc 1 à peu près jusqu'à Luc 7, parce qu'on sait que c'est de Jean le Baptiste qu'on parle. Après, on va faire un switch, là, il est obligé de distinguer. C'est comme tu veux Mais dans l'Évangile de Jean, il y en a pas de distinction. Quand on parle de Jean, même plus loin dans le texte, on fait référence à Jean le Baptiste, tout le temps. Fait que, euh, pour pas qu'il y ait de confusion dans l'Évangile de Jean, Jean ne se nomme pas. Fait que quand on parle de Jean, on parle pas de lui. En fait, ça c'est intéressant parce que, on, bon, on va regarder un, un petit texte là, dans le texte où on est, euh, où effectivement, euh, il va prendre le temps de nommer l'autre qui est avec lui, mais il ne se nomme pas lui. Fait que à chaque fois qu'il parle de Jean, C'est Jean le Baptiste. C'est juste un autre point qui met en faveur que l'auteur de l'Évangile de Jean, c'est vraiment Jean. OK, ça va dessus? OK. Um, donc, ce qu'on a vu depuis le début, en fait, est ce que Benoît a voulu mettre l'en face dessus la semaine passée, je crois, c'est le fait que cet Évangile-là, c'est un témoignage de qui est Christ. Il est Dieu, et est le Fils de Dieu, et tout ce qu'on va regarder, c'est un témoignage. À okay, que ça va aller? C'est un témoignage. Donc, Jean, quand on a fait Jean chapitre 1, 1 à 18, c'est Jean lui-même qui dit, la personne dont qui je vous parle, c'est le Fils de Dieu. C'est toutes les formes possibles, là, je peux pas vous dire plus clair que ça, c'est ça. Maintenant, on va passer à Jean-Baptiste. Alors, c'est le premier témoin qui vient à la barre, OK? C'est comme si Jean témoignait devant juge, là. Et le juge, c'est nous. Et c'est le premier témoin qui vient à la barre. Alors, il va nous parler de Jean-Baptiste. Après ça, il va passer au 17. Après Jean-Baptiste, là, on n'en parle plus. Donc, il dit, fini. Parce qu'après ça, là, ça, les témoins qui viennent à la barre, c'est toujours par rapport à Jésus. Est-ce que ça va? Fait que, bon, Benoît l'a introduit un peu là, la semaine passée. Jean-Le Baptiste, c'est qui? Euh, moi, je vais mettre le, le, le, le contexte. Là, si tu mets la carte au main Pourquoi j'ai dit si? Il y avait un doute, hein? Fait que là, ça cause le problème. J'aurais dû dire, moi la carte, s'il te plaît. Ah. Bon, là, vous voyez pas grand-chose, là Ce pas grave, on va <rire> Ça, c'est Israël. <rire> OK? Ici, c'est la mer de En haut, là, c'est la mer de Galilée. Entre les deux, c'est le Jourdain. Ici, c'est la région de la Judée. Et en haut, bien, ça, c'est la mer de Galilée. Donc, ça, c'est la Galilée. OK? Ça que Jésus, il est venu au à en Judée. Bien, là, on connaît l'histoire de Jésus. Il va tout de C'est là, il Il va à Nazareth euh, bon, Je ne vois plus Mais quelque Ok Nazareth ici. ici Nazareth Ok Juste à côté de Nazareth Il y a une cité Ça s'appelle Cana Fait Jésus là, Il grandir à Nazareth Puis quand ça va le temps Il va descendre Voir Jean Pour se faire baptiser À une place qui s'appelle <coughs> Bétanie au-delà du Jourdain Ça c'est le Jourdain Il est venu de l'autre jour de l'autre part ici. va descendre de Nazareth jusqu'ici. Ça va tout le monde me suivait, là? Et là, il va se faire baptiser. Puis ensuite, il va aller au désert. 40 jours. Après, il va revenir. Il va passer. C'est ça qu'on entend là, dans le texte qu'on lit. Il repasse. Quand il repasse, là, il va se passer ce qu'on lit. Après, Jésus ça retourne en Galilée. Puis dans quelques jours, il va être à Canaan. Okay? Que, il, il part en haut il descend il se fait baptiser, ça va 40 jours dans le désert il revient après 40 jours on lit le texte il y a 3 jours de suite qu'il se passe quelque chose Jésus est là ok et Jésus repart vers Cana parce que dans, dans deux jours après ou jours après il va être à Cana pour la noce ça va tout le monde? ok mais on parle Jean va parler de Jean-Baptiste peut important de comprendre ça Parce que Jean-Baptiste, c'est quand même un grand prophète. Oui, non? OK. Fait que, c'est qui Jean-Baptiste? Premièrement, c'est le cousin de Jésus. Il est fils de Zacharie. C'est qui Zacharie? Je vais vous épargner d'aller lire tous les textes, là, mais si ça vous tente. J'ai mis les textes en parallèle, puis j'ai mis des choses en couleur, je peux vous le donner électronique, je peux vous le photocopier, ce quand vous voudrez. Ça vaut vraiment la peine de regarder ça, c'est c'est pas compliqué mais j'ai mis toutes les versets qu'on a besoin, puis on, on fait juste parler de Jean Baptiste. Et pourquoi c'est important Parce que Jean Baptiste là, il est pas important. Mais il y a une job à faire. Et il est important pour une chose, servir de témoignage, c'est tout. C'est important juste pour ça. Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Sa mère, Elisabeth, est venue, elle tombe enceinte. Et puis, pendant qu'elle est enceinte, Marie va venir la voir parce qu'elle est enceinte de Jésus. Mais Marie, c'est n'est pas qu'Elisabeth est enceinte et qu'Elisabeth, ce pas que Marie est enceinte. Mais quand les deux se rencontrent, il se passe quelque chose dans, dans la védaine d'Elisabeth. De c'est que lui, là, Jean, qui est dans la védaine de sa mère, il a déjà l'Esprit de Dieu en lui. Et quand... Marie arrive. Lui, il tressaille de joie. Et là, Élisabeth, saisie par l'esprit, va faire une déclaration en ce qui concerne Marie et l'enfant qui n'est pas. OK, ça va? Mais après ça, là, Marie s'en retourne. Et puis, euh, Jean va venir au monde. Et puis, quand il vient au monde, ben, il y a toute l'affaire autour de Zacharie. Et euh, Zacharie est muet parce qu'il a pas cru l'ange, puis là quand Jean vient au monde, là, il veut savoir comment l'appeler, les gens veulent appeler Zacharie. Là euh, euh, voyons, la femme de, de Zacharie a dit non non non, il va s'appeler Jean, là, le monde argumente. Là là euh, Zacharie va écrire sur des plaques de bois ou sur des plaquettes que ça, ça il s'appelle Jean. Là la voix lui revient et il va prophétiser sur Jean en disant qu'il est puis qu'est-ce qu'il va faire? OK. Et là, c'est beau, tout le monde est surpris. Il y a, il y a comme, une, comme une une propagation de l'information. Les gens sont étonnés de ce qui arrive. OK, ils sont parce que Zacharie est sacrificateur. Ils sont étonnés parce que ça fait 400 ans qu'ils ont rien entendu. Et là, ils commencent à entendre des choses. Et Jean, quand il va, tout après, là, il va grandir puis dès qu'il a l'âge suffisant là, il est jeune, qu'est-ce qu'il fait Il s'en va dans le désert. Quel désert? Le désert de Judée, là, juste en bas, pas loin du Jourdain. Et savez-vous quoi? Il va manger, il va s'habiller de peau de chameau, une ceinture de cuir, il va manger du miel, puis du miel sauvage, puis des sauterelles. C'est ce qu'il va faire. Il n'est pas glorieux, là. Plus même que ça, tu meurs, là. T'es un nobody dans, dans le désert, loin de tout, et les gens savent qu'il est là. Hein, et ils se demandent, si tu le Messie qui doit venir? Ils sont pas sûrs. Mais il se passe pas grand-chose. Jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu... Alors là, c'est obligé de me croire, mais je vous dis là... Les... Jusqu'à temps que l'Esprit de Dieu vienne dire à Jean, « OK, là c'est le temps. Sors du désert, puis va baptiser. Tu vas baptiser parce que celui qui est le mien, mon ointre, s'en vient et il va venir se faire baptiser. Ta job, Jean, c'est de baptiser Jésus. De déclarer publiquement quand il va se présenter qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est l'agneau de Dieu. Et comment tu vas le savoir? C'est que quand il va se présenter pour que tu le baptises, quand tu vas le baptiser, l'Esprit de Dieu va descendre sur lui et tu vas le voir. Et là, tu vas savoir que c'est lui et déclare-le. Ça va? Alors, quel âge qu'il y a, quand ça arrive? Autour de la trentaine. Pourquoi qu'on sait ça? Parce que Jésus est venu au monde à peu près dans la même période. Tu sais, là, on peut s'enfarger, mais quelques mois de différence, pas des années, là, parce que les deux mamans sont enceintes en même temps, ok fait donc, ils vont accoucher à peu près en même temps, hein? fait que Jean puis Jésus à peu près le même âge. Sauf que Jésus, lui, est à Nazareth, puis Jean, il est où? andesse Bon mettons qui ont eu des anniversaires mettons là qui savent qui quand genre voulait venir Jésus là et dire, ah mon cousin s'en vient mais il est clair hein, dans les textes que Jean ne sait pas qui est le messie Il va le savoir quand il va le baptiser, puis l'Esprit de Dieu va descendre sur lui. Jusque-là, il ne sait pas c'est qui. Fait qui mettons qu reconnu Jésus, là, il ne sait pas que Jésus est le Messie. Il ne sait pas. Sa job, ce pas de savoir ça. Sa job, ce pas savoir ce qui va se passer après. Sa job, c'est de baptiser Jésus. Et quand il va le faire, ben il va savoir que c'est Jésus. Ça va tout le monde? juste pour rappeler quand même que Zacharie, enfin mais Jean, c'est le fils de Zacharie. C'est qui Zacharie Zacharie c'est un sacrificateur d'une lignée quelconque d'Aaron. La mère de Zacharie, c'est une des filles d'Aaron. Alors Zacharie, mais là c'est pas n'importe qui parce qu'il est devant lui là, il pourrait dire Excusez-moi. <rire> peut-être que je mangeais ceutrel puis du miel savare, pas tant de jet pas très fort quand vous me regardez. Mais aux yeux de Dieu, je suis de la je suis sacrificateur de la lignée d'Aaron. Ça vous dit Avec un peu de respect s'il vous plaît. Là. Bon. Ça c'est lui. Euh Donc quand quand Jésus descend, la parole de Dieu nous dit que Jean pas Jean, Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Fait que environ 30 ans quand il part de Nazareth puis qu'il descend se faire baptiser. Donc Jean a environ 30 ans. Jean là, ça fait pas des années qui baptise. Il est sorti du désert quand Dieu lui a dit sortir du désert pour aller baptiser. Attirer. Il y a pas besoin d'attirer les foules là. Les foules viennent à lui. Pourquoi Parce que les foules soupirent après un messie et les foules sont pas sûrs, c'est qui ce genre-là? là, là? celui lui le Messie? Surtout quand qui commence à baptiser. C'est-tu lui le Messie ou quoi? C'est quoi l'affaire? Parce qu'ils sont mélangés un petit peu dans, dans, dans tout ce qui se passe. Fait qu'ils euh, sortent, ils viennent le voir, ils soupirent après le Messie, ils entendent le message de, de la repentance de Jean et ils se font baptiser. Fait que Jean, il fait vraiment le travail qu'on lui demande de faire. Juste lire les textes là dans dans dans dans, dans Malachie 3:1 il dit le seigneur de l'univers vous répond je vais envoyer mon messager pour m'ouvrir le chemin maintenant le seigneur de l'univers vous répond c'est l'éternel. » il dit je vais envoyer mon messager pour m'ouvrir le chemin c'est qui jésus le seigneur que vous désirez arrivera soudain dans son temps Le messager que vous attendez proclamera mon alliance avec vous. Le voici, il est en train de venir. » Ça, c'est Jésus. OK? Mais dans Malachie 4, 5, il dit, « Avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable, je vais vous envoyer le prophète Élie, et il réconciliera les pères avec leurs enfants et les enfants avec leurs pères. Ainsi, je n'aurai pas à venir détruire votre pays. » ça C'est la personne qui vient avant Jésus annoncer Jésus. <coughs> okay. Alors eux là, ils soupirent après le messie, ils ont les textes, il y a d'autres textes aussi dans je pensais Ézéchiel 36 qu'on pourrait aller voir. Où est-ce que il est annoncé le messie va venir Mais il y a une purification avant avant qu'il arrive. Et cette purification là, ça parle de, de purification par l'eau, de l'eau claire, de l'eau pure. Fait que quand Jean baptise, ils sont en train de se demander si tout ça l'accomplissement de la prophétie là, il, y a, il y a une purification qui est en train de se faire. Puis ça nous est proposé de cette manière là, puis la personne qui parle parle avec autorité, puis parle de Dieu. OK, fait, à quelque part c'est dans l'état d'âme dans lequel ils sont. OK, ça va Puis en même temps, ben j'avais tout l'établissement juif, qui lui essaye de protéger son establishment. Puis leur désir d'un messie, là c'est un roi qui va venir leur donner autorité sur le monde. puisque ce Jean annonce, c'est pas un roi. Il annonce une brebis, un agneau qui va être mis à mort en sacrifice pour les péchés du peuple. Ils n'en ont rien à foutre d'un agneau, aux autres, là. Ils veulent un roi. Est-ce que vous me suivez? Fait que c'est ça qui se passe, la dynamique qui est là. Euh, alors Jean, il est spécial aussi parce que il y a une vision à lui qui dit que est euh, Jésus va dire de lui c'est le plus grand de tous les hommes nés d'une femme. C'est le plus grand de tous les hommes nés d'une femme. Mais en même temps Il va être le plus petit dans le roya... non pas il va il est le plus petit dans le royaume des cieux. OK Pourquoi Parce que Jean, c'est le dernier prophète de l'Ancien Testament. Jésus est là. Jean a le privilège, comme tous les prophètes de l'Ancien Testament, d'annoncer la venue de Christ. On va aller plus loin que ça. Jean va déclarer, c'est lui le Christ, il est devant moi là, il y a aucun autre prophète. Si on va dans un pierre, dit, les autres prophètes, là, ils ont soupiré pour voir ce jour-là, ils l'ont pas vu. Jean le voit, lui, il voit, lui il voit sait qu'il s'en vient, mais il ne l'a pas vu encore. Quand Jésus se présente, il baptise comme n'importe qui d'autre, mais là, l'Esprit de Dieu descend sur lui. Là, lui, là il voit l'accomplissement de la prophétie, de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Lui, il la voit et il déclare celui-ci. Ça l'est, ça. Ok et après, il va pointer les gens vers celui-ci, puis lui, va disparaître. Est-ce que Jean a vu l'établissement du royaume? Il ne meurt pas longtemps après. c'est tu sais, pour un grand prophète, là, il est dans le désert pendant 30 ans. Il est dans le désert pendant 30 ans. Il sort quelques mois après. Il fait sa job, puis quelques mois après, on va lui couper la tête. Parler d'un règne. Elle eh, est ta gloire? Mais c'est parce que c'est pas lui. Hum. Alors que nous, les saints, en fait, les apôtres qui vont suivre, les disciples qui vont suivre Jésus, eux autres, ils vont voir l'établissement du royaume, ils vont participer à l'établissement du royaume, ils vont voir la gloire dans leur vie, et depuis que Christ est venu, nous sommes tous observateur de du règne de Christ. On l'est tous, j'espère. Okay. Il, est... il est très populaire. Euh, son ministère il est très précis. En fait, si ça vous intéresse, là, on peut aller lire dans Luc, à partir de, du début de Luc 1. Euh, tout ce qui est dit sur lui, à quelle année il est né, en quelle année il a commencé à parler, et puis on sait quand est-ce qu'il va mourir. Fait qu'on sait les dates exactes, puis Jésus, ben, il match les mêmes dates. Fait qu'on sait exactement l'âge de Christ, on sait exactement l'âge de Jean. Jean, à la différence de, de Jésus, Jean, lui, il prêchait la repentance. Ce qu'il annonçait, c'était la repentance. Puis le baptême d'eau c'était une signification de la purification des fautes. Mais à chaque fois, on peut dire, à chaque fois qu'il se faisait baptiser, là, il était encore obligé de revenir à se faire baptiser un an ou deux ans plus tard, parce qu'ils ont commis d'autres fautes. Ils sont pas encore sous la protection de Christ. Le baptême de Jean, c'est une image, c'est un symbole de purification. Et euh, son ministère va finir abruptement euh, quelques mois plus tard, on sait pas exactement. là Mais, si je reviens à la carte, C'est tellement pas long, mon ministère. Jésus sort du désert, il s'en vient ici. Ça, ça, va être les jours qu'on va regarder l'ambile de notre OK? Et après, Jésus s'en va à Canaan, en Galilée, il va faire son premier miracle. Et on dit que, pendant avant que Jésus commence son ministère en Galilée, Jean est livré. Ça lui a pris trois jours après euh, après qu'il a rencontré gens, dans le texte qu'on a ici là 3 jours plus tard, 4 jours, excusez-moi, 4 jours plus tard, il est à Canaan. Fait qu'à quelque part entre il a vu Jean, puis il est à Canaan, Jean est en prison si je me fie sur les textes. Puis il ne ressortira pas. Est-ce que ça va Oui. C'est marqué en haut, en kilomètres, OK? Fait que si tu regardes la longueur de l'échelle, en haut, en kilomètres, c'est 50 kilomètres. Fait que de ici à Canaan, qui là, on a 100, 150 kilomètres peut-être. Il va faire ça en... Quoi qu'à l'autre? Non, mais l'autre, il est forme. <rire> Puis, peut-être si je mettais mon chapeau de gestion du temps, là... Si je sais que je pourrais aller quelque part, j'ai 150 km à me taper là, je vais pas niaiser en chemin. En fait, je vais y penser avant d'y aller, parce que 150 km c'est loin pas après là, puis si j'y vais, je vais pas niaiser en chemin. OK, parce qu'il faut gérer mes rations, il faut gérer mon paquet d'affaires. Fait que tout le monde faisait ça. En fait, dans plusieurs pays où est-ce qu'on n'a pas les, le luxe des transports qu'on a ici, les gens font encore ça. Ils réfléchissent avant de se déplacer. OK, ça va. OK, mais c'est juste le point que Le ministère de Jean, il est pas long. Puis quand on lit dans le texte ici, là, ça, on parle la notion du temps, mais comprenez que c'est pas long, ça fait pas longtemps qu'il baptise. Ces trois jours-là sont crucials dans le ministère de Jean, puis sa job est fini quand ces trois jours-là sont complétés. C'est ça qu'il faut comprendre. Et il y a un message précis de la part de Jean-Baptiste, et c'est ça que Jean, l'auteur, veut qu'on saisisse. Il amène un témoin à la barre, et dans Jean, vous avez rien de ce que je viens de vous dire. On prend ces trois jours-là, tout ce qu'on veut savoir, c'est « qu'est-ce que tu as vu de Christ? » That's it. Pour reste, on veut pas le savoir. Mais c'est important, c'est intéressant de savoir d'où ça vient tout ça, parce que Jean-là, c'était pas une vedette internationale. c'est Dieu l'a envoyé précisément. Les gens m'ont juste ramené à... Posons-nous question. Moi, qui, là, c'est quoi ma place dans le corps de Christ C'est-tu qu ce que moi, j'en pense, ou est-ce que Dieu veut? Et si Dieu a pointé un jour pour moi de trois jours, dans toute ma vie, pour se glorifier, c'est tout. C'est quoi le problème? Et s'il demande à quelqu'un d'autre, comme Daniel, le prophète Daniel, dès son jeune âge, jusqu'à 90 ans, d'exercer un, un ministère auprès des, des dirigeants des peuples, où est-ce qu'il va être? Bon, c'est so obiet hein. Daniel il va vivre ce qu'il va vivre, puis Jean-Baptiste il va vivre ce qu'il va vivre. C'est pas important Daniel, puis c'est pas important Jean-Baptiste. Ce qui est important, c'est quoi C'est Christ. Et c'est ça qui disent. -tout. Alors, dans le texte qu'on a là et jean ça le lire avec on va lire euh, à partir de 19. Parce que jusqu'à 18, c'est l'autre de l'évangile qui fait son témoignage. Et Jean, ou l'auteur, après ça, là, il, il appelle les autres. Alors, voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, <coughs> « Toi, qui es-tu? » Parce que là, hein, les sacrificateurs et les Lévites, vous allez voir au verset euh, 24 que c'est des pharisiens. Les pharisiens, là, ce pas une race à part, c'est une, une, une secte, une façon de voir. Alors, il y en a des pharisiens qui sont un peu partout dans les couches de la société. Alors, voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs, envoyeurs de Jérusalem, des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander, « Toi, qui es-tu? » Il déclara, et ne le nie à point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Pourquoi il déclare ça? Pose-vous la question dans le contexte que je viens de dire. Pourquoi il déclare? Il sait qui, qui se présente devant lui, là. Il connaît l'establishment, ici tout ça, là. Quand il se présente, lui, il n'a pas besoin de là. Mais aussi, rappelez-vous que 40 jours avant, 41 jours, 42 jours, <coughs> il a baptisé Jésus. Et là, maintenant, lui, Jean, il sait c'est qui le Messie. Avant, il savait pas, mais là, il sait. Quand un arrive, il sait. Il déclara, il ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie? » Et il dit, « Je ne le suis point. Es-tu le prophète? » il répondit, « Non. » et lui dirent alors, « Bien, qui es-tu? » Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Ceux qui nous ont envoyés, c'est ceux qui ont envoyé le sacrificeur et les lévites. « Que dis-tu de toi-même? »« Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. »« Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Esaïe le prophète. » C'est celui-là que je suis. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Ils lui faire donc cette question, encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? » Vous comprenez? Ils savent que le Messie, il y a quelque chose qui va se passer. Élie, il est où là-dedans? On n'est pas sûr. La purification, le baptême égale purification, c'est tout ça. C'est quoi qui se passe? Explique-nous ça, Jean. Jean leur répondit. Moi, je baptise d'eau, mais au lieu de vous, au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses, se passèrent à Bethanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Ça ça se passe en bas sur la carte, OK Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Et il dit: Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Fait que là Jésus est sur la route, il s'en vient du désert, puis là il s'en vient vers Jean. Alors Jean il dit "Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Je ne le connaissais pas. Je ne savais pas moi que c'était lui là avant de le voir" euh, de baptiser je ne le connaissais pas mais c'est afin qu'il futût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » moi Jean reste avec nous Ça va aller, Jean Il est venu afin que le Christ soit manifesté. Il est venu baptiser d'eau parce que c'était écrit dans les prophéties que ce qui est arrivé ce jour-là quand j'ai Jean a baptisé Jésus, c'était annoncé, c'était confirmé. Le seul rôle de Jean le baptiste, c'est d'être là au bon moment quand Jésus va passer pour le baptiser et déclarer qu'il est. Donc, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » Je l'ai vu, parce que vous voudrez avec. Je le connaissais pas, je ne savais pas c'était qui, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau. Qui l'a envoyé baptiser d'eau? Dieu? Il n'est venu tout seul, là. « Celui-là m'a dit, » surtout, qu'est-ce qu'il va dire? « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » alors moi Je suis allé baptiser, parce qu'on m'a dit d'aller baptiser, Dieu m'a dit d'aller baptiser, puis il m'a dit, quand tu vas le faire, tu vas reconnaître mon Messie par ça. Bien, moi, je l'ai vu. C'est pour ça qu'il est à la barre. Je suis témoin, je l'ai vu. Et j'ai vu, et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Ça, c'est Jean. Le lendemain, jour 3, j'étais encore là avec deux de ses disciples. Et rien et rien regardez Jésus qui passait. Là Jésus vient pas vers lui, Jésus y passe. Qu'est-ce qu'il a fait toute la journée là-bas Je sais pas. Il est resté dans le secteur. Et là il passe. Il dit Je vous pointe la différence. Au verset 29, il dit "Voici l'agneau de Dieu." Parce que Jésus s'en vient vers lui. Mais là, le jour 3, il y a rien Jésus qui passait, il dit à qui il parle là, aux gens qui sont là Voilà regardez là là il pense. « ok Voilà l'agneau de Dieu. » Les deux disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Quand il dit « Voilà l'agneau de Dieu, là, bien regarde, lâchez-moi, là, là suivez-le lui. » Qu'est-ce qu'ils ont fait les disciples? Ils suivirent Jésus. Fin du ministère de Jean. Trois jours. Ça va-tu Jésus se retourna, et voyant qu'il le suivait, il leur dit, parce que là, il parle avec eux autres, je vais juste faire le point, ce n'est pas tellement long, son ministère, « Que cherchez-vous? » Il lui répondit, « Rabi, ce qui signifie maître, ou demeures-tu? »« Venez, leur dit-il, voyez, à l'heure, ils virent où ils demeuraient, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. » C'était environ la, la dixième heure. Et là, on a la présentation de du... Ah, ok, excuse. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean le Baptiste, ok C'est qui l'autre? C'est le disciple que Jésus aimait. C'est l'autre. Jean lui-même, l'auteur ici, il témoin de tout ça, ce qui est en train de vous dire. Il l'a entendu. Donc, il témoigne. Puis, il amène à la barre, c'est témoin. André, frère de Simon, Pierre était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon lui dit, « Nous avons trouvé le Messie, le conduit vers Jésus. » Verset 43. Ça va vite. « Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Rappelez-vous que quand il va commencer en Galilée, Jean est livré avant que Jésus commence son ministère en Galilée. Je vous amène chapitre 2, verset 1. Parce que tout ce qui va suivre le lendemain, là c'est la rencontre de Nathaniel et toute la déclaration sur, sur qui est Jésus. Et là, trois jours après, 2-1. Trois jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée, et c'est ce jour-là que Jésus va faire son premier miracle. Jean, son ministère est fini. Ça va tout le monde? Oui? Je ne veux pas au chapitre 3. Um, oui, on est à 3, chapitre 22. J'ai Jean Morand encore témoignage. OK, il va dire, il va déclarer des choses à ses disciples, là, à ceux qui viennent le voir. Je suis d'accord. Ouais, oui, oui. mais le mandat que Jean avait était celui-là de déclarer le Messie publiquement. Oui, il va parler après au chapitre 3. On vous parle là parce que ça veut dire ce que ça dit. En fait, c'est très intéressant le chapitre 3 là parce que il va élaborer dans le chapitre 3 de sa de, de qui écrit, il va vraiment élaborer. Là, écoute, l'église est là, tout est là dans, dans, tout est là. Mais moi je veux rester avec sa durée de son ministère. Et, OK. Euh, si je recommence, le premier jour Les Juifs, le mot « juif », là, il apparaît 65 fois, si je recommence mon texte, là, le premier jour. Voici le témoignage de Jean, premier jour, lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem. Les Juifs, le mot est utilisé 65 fois dans l'Évangile de Jean, et la majorité du temps, quand il, il s'est là, un groupe de personnes, c'est négatif, c'est de l'opposition, c'est l'establishment. Quand il parle des Juifs, là, C'est ceux qui dirigent, qui contrôlent la société juive, la, la, la, le monde juif. c'est pas le, le commun des mortels qui peut avoir une pensée différente. La preuve, c'est qu'il y en a plusieurs qui sont venus se faire baptiser, qui sont repentants. Mais l'establishment juif est toujours en opposition. toutes les on va regarder le travail des gens, on voir, toujours en opposition. Et le point à l'appui, c'est Jean 1, 11. La lumière est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu il a rien savoir. Ils envoient les sacrificateurs et les lévites. Pourquoi Vers 22 parce que les, les leaders veulent avoir des réponses, ils veulent savoir est-ce que c'est lui là parce qu'il va savoir comment gérer ça. Et là il demande à Jean qui es-tu la tendance naturelle à nous autres c'est tu sais quoi c'est de mettre Jésus en évidence ou ben nous mettre en évidence quand on est questionné on a toute tendance à sortir nos notre nous là, en disant excuse-moi là mais tu qui toi puis, euh, puis quand même là moi je vois quelque chose et il dit qui es-tu est-ce que Jean qui va arriver les pharisiens il dit excusez-moi ma gang de c'est tu sais, moi là Je suis le fils de Zacharie. Ça vous dit quelque chose, Zacharie, là? Non, mais c'est parce qu'eux autres, ils savent c'est qui, Zacharie. Puis, puis en plus, dans toute la contrée, on sait ce qui est arrivé à Zacharie. Puis on sait qui est Jean. Fait que moi, je suis le fils de Zacharie, là. En plus, tout le monde sait que depuis ma naissance, j'ai l'Esprit-Saint en moi. OK, fait que vous voulez savoir quoi? Est-ce que c'est ça qu'il dit? Je vis une vie parfaite. j'ai pas péché. Est-ce qu'il dit ça? Hein? Je pas le dire parce que la Bible dit pas, mais quand même, c'est le plus grand de tous les hommes nés d'une femme. Il y, en a pas, il y en a pas de plus grand que lui, nés d'une femme. Qu'est-ce qu'il dit? Je ne suis pas le Christ. C'est où vous cherchez? Je suis pas le Christ. T es tu Élie? Non. Non. C'est tu le prophète Non. Pourquoi Ben je vous retourne à Malachie, pourquoi qui pose des questions parce que c'est ça qu'on s'attend Non. Je suis pas Eli, je suis pas le prophète. Il enfin, fait quelqu'un dit euh, quelqu'un m'a posé la question, est-ce une passer Ouais, mais c'est parce que lui il dit qu'il est pas Eli, mais Jésus il dit qu'il est Eli. Ouais, c'est ça. Je <rire> vous ai trouvé euh, C'est dans Matthieu. Matthieu, là. Matthieu, Matthieu, Matthieu, 17. Mais mettez votre doigt aussi dans Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, puis Matthieu, 17. C'est intéressant, hein? Parce que quand tu sais que tu as affaire à quelqu'un qui veut rien savoir, là, tu perds pas ton temps. OK? Il perd pas son temps. Il aurait pu prendre plus de temps, puis expliquer une coupe d'affaires. Mais, on va le faire nous autres. Mais lui, il ne pas son temps. Luc 1, verset 15. Zacharie est en train de prophétiser sur son fils. Luc 1, verset 15. Et il dit... Bon, en fait, je peux commencer un petit peu avant, là, verset 13... L'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière est exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Et il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni écoeurant, et sera rempli de l'Esprit-Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. » Ça ressemble-tu à Malachie, ça, que je vous ai dit tantôt? OK. OK. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Éli. Il a pas dit c'est Éli. Il a dit il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance des des d'Éli pour ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les enfants rebelles à la sagesse des justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé et c'est exactement ça le ministère qu'il exerce. Et on s'en va dans Matthieu 17 Euh, on va au verset 10. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les, les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Vu que tu es le fils de Dieu, là, ça, là, pourquoi ils disent qu'Élie doit venir avant toi? Il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toute chose. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. C'est exactement ça qu'ils ont fait là, ils l'ont ignoré, c'était OK. De même, excusez Mais je vous dis que Élie est déjà venu, ce passage que je voulais prendre, un petit peu. Euh, il y a un place où dit c'est lui. Ah, oh, excuse-moi. C'est là Mathieu. Parce qu'il va le dire une coupe de foi, Mathieu 11 Mathieu 11 11. Mathieu 11 11. Fait il est déjà venu, dans le texte que je viens de vous dire, là, il est déjà venu, on sait qu'il est, est déjà venu. et OK, Matthieu 11, 11, il dit, « Je vous le dis, en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Pourquoi? Parce que dans le temps, là Jean le Baptiste est un prophète, le dernier prophète de l'ancienne alliance, il fait juste déclarer que Jésus est arrivé. La nouvelle alliance on va venir après. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent le royaume des cieux est forcé ce sont les violents qui s'en emparent car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Éli qui devait venir. C'est la forme de c'est c'est le, le même ministère, il, il s'habille pareil, il s'agit pareil, il fait la même job. C'est le même esprit qui l'anime. Il a les mêmes pouvoirs. C'est lui, l'Élie, qui devait venir. Tu sais comment on dit dans l'Ancien Testament, euh, euh, David, là, c'est une figure de Jésus. Il y a d'autres personnages qu'on va dire, c'est une figure de Jésus. Quand on regarde certaines traits de leur vie, on voit Jésus. C'est un, une image. le, le Jésus s'en vient. Bon, ben Élie, il, était, il est déjà venu dans le passé. Maintenant, le Élie qui devait venir, là, c'est Jean de Baptiste. C'est lui qui L'Élie, le, le modèle, le type, le le, le prophète, Jean, égal, pareil à Élie. Mais c'est pas Élie, il est réincarné. Qu'est-ce que ça va, tout le monde? Puis Jean déclare, je ne suis pas Élie, parce que vous autres, vous cherchez Élie. Mais je suis celui qu'il devait mener. Oui. Non. Non, non, il n'est pas mort. Je sais qu'il n'est pas mort. Mais là, on si, si ce serait lui, on parlerait de réincarnation. OK? Il pas de réincarnation ici. Élie, là, on peut aller là-dedans dans les prophéties. Énoch n'a pas vu la mort avant le déluge. Élie n'a pas vu la mort avant l'arrivée de Jésus. Juste que regarde ça, il y a deux personnes qui n'ont pas connu la mort. Bon, il y en a qui vont se débattre avec Moïse. Bien, on sait dans Jude que l'archange au s'est battu avec Lucifer pour le corps de Moïse. OK, c'est l'archange qui est Moïse est mort. OK, ça va tout le monde? Ça va? Non, ça va pas? pas d'accord avec ça? Quelle partie? OK. En tout cas, pas faire de débat, là. Mais Jean le Baptiste est venu au monde du corps d'Élisabeth. OK. Et ici, Jésus nous dit, c'est l'Élie qui devait venir. C'est lui l'Élie qui devait venir, mais il dit pas c'est lui Élie. Il dit c'est lui l'Élie qui devait venir. fait que, dépendamment de comment on lit, mais la prophétie, euh, que quand l'ange parle à Zacharie, il dit pas c'est Élie. Il vient avec le même esprit. Il vient dans le même ministère. Il dit non. Je suis pas. Il est pas menteur. Ok, je vais juste euh, continuer. « Alors, tu es qui, toi? » Il ne s'est pas menté de rien. C'est quoi la réponse de Jean quand il demande « t'es qui, toi? » Verset 23. « es qui, toi? »« T'es pas Jésus, es pas le Christ, t'es pas Élie, t'es qui, toi? »« Je suis la voix qui crie dans le désert. »« C'est tout ce que je suis. »« Je suis rien, moi. » Je suis juste une voix qui fait ce que le Seigneur a demandé. Je crie dans le désert. Je fais ce qu'il m'a demandé. C'est tout ce que je suis. Quand, quand Paul il parle de son ministère, il parle de lui dans l'Éphésien, chapitre 3, verset 8. Il dit de lui-même, « À moi qui suis le moindre, tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. » Paul est un grand ministre. Qu'est-ce qu'il dit de lui même Je suis le moindre de tous les saints. Je sais qui je suis. Jean il dit je suis la voix qui crie dans le désert. Écoute, il dit au verset 27, je suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Savez-vous qui ce qui faisait ça Arrem, délier les courroies des souliers de leur maître C'est les plus bas des esclaves. C'est la plus ingrate des jobs. C'était ça. Il dit, je ne suis même pas digne de faire ça. Et pourtant, Jésus dit de lui qu'il est le plus grand parmi tous ceux qui sont nés d'une femme. Euh, Jésus, dans Luc 17, est en train de parler euh, à ses, euh, ses disciples Il dit, « Qui de vous, ayant un serviteur qui laboure ou, ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à, mets à table? Ne lui dira-t-il pas, au contraire, prépare-moi à souper, sains-toi et serre-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu? Après ça, toi, tu mangeras et boiras. » Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Est-ce que le Seigneur doit, le Maître doit de la reconnaissance à son serviteur parce qu'il a fait une bonne job dans ce qui a été fait? La réponse « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Alors, quand la question est posée à Jean, « es qui, toi, moi? Je suis une voix, je suis la voix, celle que Dieu a annoncée, je suis cette voix-là, c'est tout ce que je suis, cette voix-là qui crie dans le désert. » c'est tout Alors, si t'es pas le Messie, si t'es pas Élie, si t'es pas le prophète, donc, aucune idée, parce que je vous dis honnêtement, fouiller puis regardez des gens un peu plus, plus euh, savants que moi dans la parole de Dieu, là, puis personne ne peut dire c'est qui le prophète dont ils font allusion. Donc, dans que j'ai cherché, à tout cas. Fait que tu pas le Messie, tu n'es pas, pas Élie, puis tu pas le prophète, peu importe qui c'est, donc, donc pourquoi tu baptises avant? Pourquoi tu baptises? Moi, je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous connaissez pas qui vient après moi. Euh, je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. C'est pour ça que je baptise. Moi, j'ai rien inventé, là je ne suis pas en train de partir une sèche. De... Je... Je... Le Seigneur m'a dit « Fais ça, je le fais ». Il m'a dit « Dis ça, je le dis ». ok C'est pour ça que je le fais. Vous avez des questions, vous les poserez au Seigneur OK. Au moins je fais que baptiser, mais attendez parce qu'il y a quelqu'un qui est déjà ici. Là. Je le sais parce que je l'ai baptisé il y a 40 jours. Je le sais c'est qui, 41 jours peut-être là. Je sais c'est qui et c'est quelqu'un là, il est ici parmi vous, puis s'en vient. C'est vrai que le lendemain Jésus va revenir vers, vers Jean, OK celui-là qui est parmi vous, puis que vous connaissez pas, il est plus grand que moi. Concentrez-vous pas sur moi, concentrez-vous sur lui. Moi, je fais juste vous pointer sur lui. C'est tout ce que je fais, OK? et C'est tout. Ah, il est vivant, il est parmi nous, il est baptisé. Avant de le baptiser, je savais même pas c'était qui. Le fait que je sais que c'est lui, c'est parce que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui quand je l'ai baptisé. C'est comme ça que je le sais. Maintenant, faites ce que vous voudrez avec ça. Deuxième jour. Jésus, venant à lui, qu'est-ce qu'il dit? Tout le reste du texte, regardez à lui. C'est lui, maintenant, regardez à lui. Il est qui, lui? Celui sur qui j'ai vu descendre, l'esprit descend et s'arrêter. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il n'est pas venu l'enlever, le péché. Il est venu prendre sur lui le péché et si on se tourne vers lui et qu'on lui donne notre vie le péché n'a plus d'emprise sur nous le péché n'a plus d'emprise il l'a pris il est venu l'enlever les juifs eux autres ils voulaient un roi ils voulaient pas un agneau ils voulaient un roi puis dieu dit Le roi qui viendrait ne peut pas régner sur vous si vous ne lui appartenez pas. Et pour que vous lui apparteniez, il faut restaurer ce qui a été brisé. Ça prend un sacrifice humain pour enlever l'opprobre. Ce sacrifice humain-là, il y a juste lui qui peut le faire. Il doit faire ça en premier. Okay? Après qu'il l'aura fait, ceux qui croiront pourront être ses sujets et il va régner sur eux. Quand est-ce que Christ va vraiment pleinement régner Quand il va revenir dans toute sa gloire, il est venu comme agneau de Dieu, il va revenir comme un roi dominant. Est-ce qu'il est d'accord? Maintenant, mettons-nous dans la peau de Jean-Baptiste, parce que c'est ça qui est le fun de faire ici. Jean-Baptiste, il est venu annoncer le Messie, sa première venue. Et il l'a annoncé malgré toute opposition. Et quand il l'a vu, il s'est réjoui puis on passe à autre chose. Nous, on est qui? On est les Jean-Baptiste de la deuxième venue. Pensez-y. Nous avons vu, reconnu Christ. Il est vivant dans nos vies, et notre mandat, c'est d'annoncer le Christ qui revient bientôt comme roi sur la terre. On parle de sa première venue, ce qu'il a accompli, puis de celle qui vient. Est-ce que moi je passe en premier, ou si c'est lui qui doit passer en premier? dans tout ce que je fais? Est-ce que c'est moitié-moitié, trois corps-un corps, ou c'est 100% lui dans tout ce que je fais? Nous sommes les gens baptiste d'aujourd'hui. Nous sommes là pour témoigner de Christ, puis annoncer son retour. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait la Sainte-Sainte, -Sain, la fraction du pain et tout, c'est quoi? Pour se rappeler ce qu'il a fait, jusqu'à ce qu'il revienne. On attend qu'il revienne. » Oui. Que Jésus-Christ va revenir dans toute sa gloire. Quand il va revenir... D'accord, ça c'est vrai. Quand Jésus est venu la première fois, hein, il dit, je suis pas venu juger le monde. Je suis venu, Jean 3, 17, 18. Je suis venu sauver le monde. Le premier mandat de Christ était de venir sauver nous racheter du péché le deuxième mandat de christ c'est de venir régner dans toute sa gloire aux yeux et au dessus de tous parce que pour le moment si vous, vous faites juste écouter autour de vous là Dieu n'existe pas jésus christ comment tu parle Dieu n'existe pas Ils sont convaincus qu'il n'existe pas vient le jour il yront plus d'arguments là de à leurs yeux et nous parce qu'il n'est pas visible à leurs yeux, parce qu'il ne voit pas, notre mandat, par notre témoignage, c'est qu'on a vu dans 1 Corinthien, par notre témoignage collectif, on annonce que Christ est venu, il est toujours là, il est vivant, il est puissant, et on, par notre persévérance, on annonce son retour. On y croit, on vit en conséquence. C'est vraiment ça. Mais eux l'ont pas encore vu. Quand ils vont le voir, là ils vont plier le genou. Nous aussi, mais pas pour la même raison. C'est vraiment ça. Fait le deuxième jour, il dit, regardez à Jésus, pour qui il est, là, reconnaissez c'est qui. C'est lui le Messie, et voici ce qui est venu faire, ce qu'il fait, tournez-vous vers lui. Parce que c'est lui, au verset 33, c'est lui qui va vous baptiser du Saint-Esprit. C'est lui qui va vous purifier, et cette purification-là, elle est éternelle. Il faut passer par lui tournez-vous vers lui. Et le troisième jour, le lendemain, Jean est encore là avec de ses disciples et il a regardé Jésus qui passait. Le troisième jour, qu'est-ce qu'il dit? Suivez-le. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi notre rôle à nous? Annoncer Christ, pointer les gens vers Christ et les inciter à le suivre. Mais nous, là, on doit être sérieux dans notre modèle à nous, individuellement et collectivement, parce qu'ils ont besoin de le voir aussi. Si je résume, Jésus il est ici, il est vivant, il est parmi nous. Je le sais, je l'ai baptisé. Regardez à lui, il est la parole de Dieu, il est le fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu. Maintenant que vous le voyez, là je vous le pointe, c'est lui physiquement, suivez-le. Suivez-moi plus, suivez-le. Quand je parle du Seigneur à quelqu'un, Je peux parler là, dans la parole de Dieu, en citant des versets où j'encourage à le faire. Ce que je pense, ce que je dis, ça vaut pas grand-chose. Mais à un moment donné, pas. OK, je veux dire qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Je vais dire ce qu'il fait dans ma vie. Puis à partir d'ici, je peux juste t'encourager à faire le pas de foi, d'aller vers lui et d'y parler. C'est tout ce que je peux faire. Mais moi, je le connais, je l'ai vu, il est présent dans ma vie, il fait les choses suivantes dans ma vie. Il m'a jamais laissé tomber. Moi, je laisse tomber, mais lui ne laisse pas tomber. Et voici comment je suis béni et pourquoi je suis dans la paix. Je sais où je vais. Je sais en qui j'ai cru. Maintenant, toi, tu as un choix à faire. Tu peux le regarder passer ou tu peux embarquer. Va le voir. Prie. Parle-y. Que Dieu vous bénisse.